Vous écoutez Radio Différence, l'émission de Radio Nantais sur la diversité psychique. Le thème d'aujourd'hui, c'est le sens de la vie. Participe à cette émission Julie, André, Rémi et Christian. C'est Christian pour le sens de la vie. Pour moi, le sens de la vie, c'est apprendre à créer pour avoir, pour avoir petite, son, son, son petit monde de son petit univers. C'est aussi échanger, avoir des relations amicales. C'est respect, se respecter en toute convivialité, c'est aussi développer et mûrir, grandir pour toute activité, travail, prospérité, compétence et expérience. C'est aussi pouvoir ouvrir et s'entraider, c'est aussi ouvrir et s'entrouvrir, s'aider et s'entraider. C'est aussi se servir avec en toute utilité, tout le bon sens de l'être humain. civilisé, citoyen, citoyen et humain. Le, le sens de la vie, pour moi, c'est créer un, créer son monde, son univers, c'est aussi prospérer, apprendre à créer, c'est être aussi créat, c e c'est être aussi dans une créativité, c'est apprendre à créer, c'est aussi échanger, c'est aussi partager, c'est aussi,、euh, Euh, l'échange, c'est n e pas que matériel, mais c'est aussi les compétences, les, les, les, les relations, l'humanité,、euh, c'est aussi, euh, euh, le sens, le sens de la vie aussi, c'est, euh, c'est écha échanger aussi, et puis,、euh, c'est ouvrir des portes c'est ouvrir des portes à, c'est, c'est, c'est o i c'est ouvrir des portes à soi-même et aux autres, avec,、euh, avec n'importe quelle porte qui puisse exister dans le monde, c'est,、euh, c'est, c'est être, c'est, c'est être civilisé, humain, c'est aussi, a p p r e n d c'est aussi à, à chercher, à, à chercher à apprendre Et à comprendre comme un élève de la vie, un élève de Dieu, ou un élève, un, un enfant de la vie, ou un enfant de Dieu, par, par, par n'importe quelle croyance, c'est,、euh, c'est être relationnel, et,、euh, c'est le travail, c'est,、euh, c'est, c'est tout ce qu'on qu peut,、euh, c'est tout ce que, t c'est aussi, Pour apprendre aussi dans, dans son petit monde, en soi-même et dans sa vie quotidienne, quotidienne, apprendre à bel et bien à, à créer et dans, dans une créativité. Il n'y a vraiment que des c i n g l é s pour faire des émissions sur le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est une question,、euh, qui pourrait contenir、euh, une personne pendant longtemps sur, sur ce thème, pour développer, pour savoir ce qu'il en est. Le sens de la vie, c'est être en accord avec le, le, le, soi, le soi profond de sa personne. Profond, profondeur, profondeur mentale, profondeur spirituelle, profondeur d'activité quotidienne. Profondeur, c'est pas un, un terme très adéquat puisque on, on, on, on, on l'utilise pour, pour, mesu pour, pour, pour mesurer quelque chose. Euh, ce qui est pas mesurable dans le sens de la vie, c'est l a b t r a c t i o n c'est-à-dire que, que faire de son quotidien, que faire pour projeter au minimum son quotidien dans son avenir, pour se poser des projets réalisables, e、euh, n fonction des opportunités et des personnes que l'on connaît autour de nous, avec, u h avec, euh, Avec cette histoire-là,、euh, le sens de la vie nous porterait vers, vers une certaine distance à considérer que le programme、euh, vital n'est pas forcément、euh, programmable à 100%, qu'il faille、euh, apprendre assez de recul spirituel pour passer du temps à ne rien faire. Ne rien faire, c'est la maladie du siècle. Ne rien faire, c'est la maladie du siècle. C'est apprendre, il faut apprendre. Il faut que les gens apprennent à ne rien faire, sinon, c'est l'activité la, la, quotidienne, l'hyperactivité, la compulsion, c'est é q u i v a l e n t d'une maladie que beaucoup ont dans un cadre、euh, normé, officiel, mais qui n'est ne, pas reconnu comme tel. Alors que nous,、euh, en tant que s o u f f r a n t p s y c h i q u e ou, ou d é s、euh, é q u、euh, i l i b r é p s y c h o l o g i q u e nous souffrons de cette euh, différence. Euh, Comportemental e au niveau du quotidien, et cette différence nous porte à trouver un, un sens à notre vie avec l'angoisse que l'on contient et qui,、euh, grâce à elle, nous, nous permet de développer une autre intelligence que l'intelligence compulsive, travailleuse, euh, familiale, euh, relationnelle, l'intelligence du cœur, cette, cette intelligence du cœur, comme disait Jean-Limus dans, dans son livre. Euh, <coughs> la, les chemins de l'espérance, l'intelligence、euh, a développé. Sans, sans elle, nous n'aurons pas une société humaine pour demain.、Et、il faudra, je le pense, que cela se sache et pour euh, chacun euh, à, sa façon, à sa façon de configurer le monde, comme disait le philosophe Martin Heidegger, chacun configure son monde. Bien que ce monde soit le même pour tout le monde, alors que chacun、euh, c qu o n f i d è r e son monde à sa façon, c'est la façon de,、euh, la même t f sa façon de, de considérer le monde et la même thé même monde, les mêmes besoins, les mêmes nécessités sont pour notre civilisation, pour notre société, le, le but à, à intégrer,、euh, afin d'être, e、euh, t de trouver、euh, le bonheur qui, que l'on peut aspirer, euh, à des pourcentages atteignants, en parlant mathématiques, les 60 à 70% de réussite. Merci. Bonjour, je suis André et je vais vous lire les, les réponses qu'on a jetées sur le papier à la question quel est le sens de la vie. Accomplissement du, et développement personnel. Accomplissement collectif. relation, réaliser ses désirs, être heureux, bien vivre le quotidien avec son entourage et avec le monde extérieur, s'instruire, se cultiver, développer l'intelligence du cœur, la relation avec soi-même, savoir qui on est, mener une vie satisfaisante, Simplifier son existence pour la rendre plus facile à vivre. Respecter les règles sociales ou, au contraire, prendre plaisir à les transgresser. Le sens de la vie pour certains, c'est la transgression. Ne pas excuser les gens qui profitent de la vie et qui vivent aux dépens de la société. Pour moi, le sens de la vie, c'est souvent écouter, observer, être attentif, et que cette attention ne nous empêche pas d'être l i b r e Il faut développer l'attention et l'éveil, la conscience d'exister pour soi, comprendre, transférer les paroles des autres pour pouvoir les évacuer. Ah bon? Bonjour, donc je m'appelle Julie et je vais vous parler du sens de la vie. Quel est le sens de la vie Être heureux, ce serait un non-sens de chercher le malheur. Mais en même temps, les gens heureux n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas une vie intéressante, ils ont une vie chiante, ils se font chier et ils ne trouvent pas de sens. Christian dit que le sens de la vie, c'est de rechercher la joie et de comprendre la source de tous ces malheurs. Mais moi, je pense que le sens de la vie, c'est d'avoir une vie intéressante, excitante, étudier, voyager, créer, aimer. Le sens de la vie, c'est de découvrir et de créer. Certains font un jardin, pour eux c'est le sens de leur vie. Entretenir un jardin. Donc f o n t de la pâte à modeler, et pour eux c'est le sens de leur vie. Faire de la pâte à modeler. Faire des structures en pâte à modeler ou en pierre. En fait, je crois qu'il faut trouver sa passion et la réaliser.